Tu veux ah je veux bien Non tu vas dégueulasser Tu veux être <rire> aidé par moi euh, Moi je veux bien, bien veux... Non ah. je joue pas non, Je pense qu'il aura moins pour toi et moins pour la personne qui utilise sa réponse hein. Donc cible bien Bastien, je pense qu'il qu serait content Bah à un moment, je tape du pour sur la table T'as été sexy un peu Bonjour à tous et bienvenue dans la 57e des émissions ouais. Ouais. Donc, toujours dans le mois Cine Club Sandwich, euh, on va encore faire une des émissions spéciales cinéma, cette fois avec la deuxième demi-finale. On va donc commencer bah, avec Bastien. Ça va Bastien Bah oh, écoute, oui, ça fait dix jours que je croupis ici, mais... Ouais tu es content de faire une deuxième demi-finale grâce oh là à là, Sarah J'ai du mal à cacher ma joie, c'est... Ouais, ça se sent, ça se sent. Désolé On a aussi euh, Aude qui a fait une troisième place et deux quatrièmes places. Bonjour Aude. Bonjour. Ça va Ouais. C'est bien. Donc tu es responsable du jingle wet pendant la mission. Ouais, pardon, j'espère juste pas qu'il faut. Lego. Je vous en ai mis en voix. Ah, le fait. Euh, et on a aussi on a aussi deux <rire> nouveaux candidats qui sont aussi des auteurs en ciné club sandwich. On a Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Ça va Qu'est-ce en fait, que ça peut Merci. <rire> Moi aussi je suis autant d'abord. Mais toi aussi, mais ça, ça se sait que es auteur. Mmh. Tu joues de la flûte aussi, très bien. Et on a Vincent. Ça va Vincent Ça va bien, merci. Voilà, quelqu'un de poli. Il y aura donc des avantages dans l'émission. Le cadeau Le cadeau, c'est un super livre avec des nains et des corses. Cool <rire> C'est les Francis ah, Un film donc ah, je sur je des Français qui arrivent en Corse. Et en fait, les Corses, ils sont pas gentils. Hein, ils n'aiment pas les Français. Alors que moi, dire, je, je suis Corse. Les je les peux vous dire que les Corses, on n'aime pas les Français. Il y, a des il y a quand même un making of La scène coupée et le teaser Gigi Je sais pas ce que c'est mais en bonus ça donne pas mal C'est un film avec Jennifer Lopez Non mais avec Jennifer Bartoli qui a gagné la Star Academy oh, putain. Ah putain <rire> Comme quoi euh, Le principe donc on a 5 manches Le début la suite à la fin de la suite il y a un éliminé Le milieu la presque fin La fin la presque fin il y a un éliminé Et on a donc la fin Le vainqueur va donc en éliminé en finale, il rejoindra Sarah et Rowan et il choisira une autre personne qui viendra avec lui en finale. Quelle que soit sa position ah, dans la dimension, euh, euh, il doit prendre le finaliste. Non. Il ah, ils vont le va je peux. On va percher Bastien putain, tu vas faire les trois. <rire> ah, je bah, vous rappelle. Tu sais, il y a un truc, il y un truc de la un truc de la communication corporelle et en fait Bastien, il a le dos tourné à moi. Ah, oui, <rire> il, il, regarde, il regarde, la fenêtre, la va, il regarde les gens libres dehors qui. <rire> <rire> qui C'est <marchent. rire> Tu veux, veux des chips Non, ça va, là, regarde, il gens qui volent à mon magazine, un peu de être moi. C'est tellement que je pourrais emmener mon Et on passe donc au début. Oui, oui, oui. oui, oui. <rire> le début. Trois questions de rapidité, des questions longues auxquelles plus vous répondez tôt, plus vous marquez de points Pour répondre, vous me dites bien votre prénom, vous attendez que je vous donne la parole, vous avez pas le droit de répondre <coughs> une fois de suite. Ok J'ai pas compris. C <rire> si tu penses que tu sais, tu dis, ta, tu dis ton prénom. D'accord. T'es l'expectateur dans le d'avant, quand même. Faut que je donne la réponse, aussi. Mais... Ah, T'attends que je dise oui, Vincent. D'accord. Et ensuite, il donne la réponse. Merci. Voilà. C est c est ça est... Vincent Grubb, comme tu préfères. <rire> comme ah, tu veux. <rire> c'est bien le bac privé, personne ne comprend. Ah, je veux qu'on a trois auditeurs, c'est en plus, on fait des trucs qui comprennent pas. Pour, première question pour 5 points. Quel acteur, né en 1974, a débuté sa carrière à l'âge de 13 ans dans le film Empire du Soleil Oh, j'aime les, c'est le lien, je suis chier. Rewan, Rewan. Vincent, Vincent oui. Non. 74 oui. Il est né en 74 ou Non, 74 né en 74. Ah oui. Non, non, Rewan. Regardez pas Rewan, <rire> parce vous, <rire> vous risquez de perdre des fonds, attention. Pour 4 points, il est connu pour ses changements corporels à, tra à travers ses films. Oh, Bastien. Bastien. Christian Bain. Bonne réponse. 4 points pour Bastien quitte à faire les trois autant essayer de gagner maximum. Bah un ben imaginel. Notamment il a perdu ben Notamment il a perdu 28 kg en 2004 pour 1000000 € pour tenir le rôle de Trevor Reznik dans Le machiniste. Mais c'est dans le livre tout ça, tu Et il a pris Commentino du coup en 6 mois pour faire Batman dans la chronologie du livre. 45. Ah oui, pour après les pour l'écrire ce bouquin en s'esquette d'eau euh pour oui, je l'ai écrit aussi, je suis scot dedans mais bon, les mec, gens il y en qui faut qu'ils disent tiens, est-ce genre d'information est ça intéresse Je crois qu'il va nous piner complet là. Mmh. <rire> Deuxième question pour 5 points dans la trilogie Le Parrain. Que voit-on à l'écran avant le film Mais <rire> tiens les pubs. <rire> Comment s'appelle le petit bonhomme là qui Jean-Pierre 01 53 40 30 20. 0, <rire> On semble qu'il y a passé ça pour avoir quelqu'un appelé dans son enfance. C'est mignon. Dans la trilogie du parrain, donc que voit-on à l'écran avant Vincent. Oui, le générique Non. Mais oui, mais non. Parce que c'est dans tous les films ça du coup. Bah non. Mais oui. Tu as le générique de fin Oui, tu as le générique de début. Pas forcément. Dans enfin, les vieux films si. Et puis les génériques sont différents donc. Euh... Oui, voilà. Bon, est-ce que c'est vraiment c'est pas Pour quatre je... points. <rire> pour quatre points dans la trilogie du parrain que voit-on à l'écran avant chaque mort ou tentative de meurtre d'un personnage Ah euh... Si si moi je sais. Rewind, <rire> genre tu pas la réponse. <rire> c'est scandaleux. Ouais, il l'a pas. Bastien, c'est pas un triangle ou un truc, enfin, c'est un truc que... pas un triangle. Masson Oui. Un écran noir Non. Euh, figure, Pour 3 points. J'ai mis un carré. Oui, non. <rire> <rire> tu les pipettes 3 <rire> je... Pour 3 points, cet objet étant un symbole de la Sicile. Je vu il n'y a pas longtemps, ce personnalisme. Vincent. Récemment... Vincent Vincent Vincent Vincent Vincent Une olive Non. <rire> <rire> Allez, on va faire toute tout la pierre où tu es devant nous, là, vas-y. Des sardines Aude, <rire> Une pizza <Non. rire> Des spaghettis bolognaises avec de la carabonara. <rire> Pour deux points, dans la trilogie Le Parrain, que voit-on à l'écran avant chaque mort ou tentative de meurtre d'un personnage Ce symbole de la Sicile étant un fruit Vincent Oui. Une pomme Non. Ouais, c'est toujours les fruits. Oh, une... <rire> une orange <rire> Une orange, c'est une bonne réponse. Deux, Deux points. Une pomme On <rire> connu, les non, pommes, c'est des... si non, bien. Mais il y a la scène de... où il, il balance l'étal à la fin, là, je crois. Il y a bien. tous les fruits qui se mettent à tomber. C'est ça, hein Au marché. Bah, voilà. Mais avant chaque mais euh, scène de formes. meurtre ou tentative de meurtre, il ouais. y a une orange qui apparaît quelque part dans le décor. Euh, dernière question du début pour 5 points. Quel film franco-britannique tourné dans neuf départements différents Attends, je sais pas franco-britannique. Hein Non, j'ai pas compris. Quel film le quel film franco-britannique tourné dans neuf départements différents C'est un film franco-britannique qui a été tourné dans neuf départements différents. C'est <rire> une des trois. De oui. Aude. La Grande Vadrouille. C'est une bonne réponse d'autre 5 Mais... points. Yeah, oh. Je savais pas que c'était franco-britannique oui, Sorti en 66 et ça a été la toute première comédie traitant de la seconde guerre mondiale à être diffusée en Allemagne. Wow. Voilà. Donc ça fait 7 points pour Aude, 4 points pour Bastien, 0 points pour les nouveaux, bienvenue Merci <rire> On passe donc à la suite <rire> C'est incroyable on fait pareil tout à l'heure, il ne te pas, en août, on a Bah oui, oui, il y a trois questions. Il y a dix jours. <rire> trois Avec listes. J'ai les de Bayonne. Trois listes dont il faut trouver les réponses sauf la plus évidente. Un point par réponse trouvé et un élevé donné à la fin de la manche. Je vous demande de me citer une franchise cinématographique étant composée d'au moins quatre films. On, on prend en compte les prequels, les spin-off, les quoi tout ça. Les prequels. Prequels. Les prequel. prequel. Le prequel. Dont un est sorti au 21e siècle en France. cest à qu'il me faut une série d'au moins quatre films, dont un est sorti après... Genre 2001. les gendarmes, ça marche pas quoi. Bien joué. Ça me, ça me fait un point. Sauf la terre du milieu. alors Je vais mis en sauf, parce qu'en fait, Seigneur des Anneaux et Hobbit, c'est un seul et même truc, c'est la terre du milieu. Du coup, j'étais pas dedans. Voilà. Est-ce que vous citez la couleur du slip du réalisateur Citez quoi La couleur du slip du réalisateur, c'est je... donc Haute qui commence, puisqu'elle marquait le plus de points. Eh ben, Fast and Furious Fast and Furious, c'est une bonne réponse. Waouh. Bastien. Harry Potter. Harry Potter, c'est une bonne réponse. Rémi. Sharknado. Sharknados. <rire> Merde, je suis dire. C'est une bonne réponse. <rire> Putain, Vincent. Alien. Alien, c'est une bonne réponse. Aude. Euh, X-Men. X-Men, bonne réponse. Il en faut combien Au moins 4. Bastien. Avengers. Avengers, c'est une bonne réponse. Il y en a 4. Mm. Euh, Bastien c'est bon. Rémi James Bond. James Bond, c'est une bonne réponse. Euh... Vincent, taxi. Taxi. C'est oh, une... ouais. taxi, <rire> ouais, oui. Oui, taxi une bonne réponse. Ça se <rire> dit gion de l'avoir dit, bien ben. T-shirt Thanos. Euh Hood. <rire> <rire> le le regard vers Ryan, c'est incroyable. incroyable, on aurait pas dû la mettre là, putain. Euh, alors, je ai toilet. Toilet, c'est une bonne réponse. Putain, wow. <rire> pas toilettes ou quoi C'est celle qui est devant. Bon, Il y en a eu quatre. Les Bastien. Euh, Rocky. Rocky, c'est une bonne réponse. Rémi. So, so, bonne réponse. Vincent, Batman. Batman, bonne réponse code Euh c'est -ce que... pas les mêmes choses Oui, ça implique les reboots. Ah oui, règle numéro 1 de la dimension Paul. Tout ce qui est marqué sur l'affiche est vrai. Merci oh, Paul. Oh si tu as perdu là. <rire> c'est bien de se bien. tu dis Skrim. Ta c'est une <rire> bonne réponse. C'est mon sport préféré. Bastien, <rire> <rire> oui. euh, ça m'a déstabilisé, euh, <rire> <rire> bah Star Wars, Star Wars c'est une bonne réponse, ami <coughs> Hunger, Hunger Games bonne réponse, Vincent, euh, Spider-Man, Spider bonne réponse Aude. Indiana Jones. Bonne réponse. Il n'y a que trois. Il n'y a que trois. Bastien. On va continuer au moins quatre. Scary Movie. Scary Movie, c'est une... C'était dit. Bonne réponse. Tu travailles yeah. pas le sport, tout ça, la blague. Ah oh, oui, famille. <rire> non, je ne t'écoute en fait, donc... Euh... Oui, tu as raison. Je n'ai pas compris derrière Est-ce ah. fait... <coughs> Qu est que <rire> Ah. Ouais, est les visiteurs Les visiteurs, c'est une bonne réponse. Moi ça, les bronzés. Les bronzés, ah. non, Une mauvaise réponse Il y en a, y en a que deux. Mmh. Ah, il y en a deux. Bien, <rire> bien, voilà. Il y en a un, un demi. Ouais. Euh Combien tu comptes le Pernod et du dans en autant Bah non. <rire> Terminator. Terminator, c'est une bonne réponse. Ah, ça c'est bien ça. Oh, tu commences à doustale, ça a été dit. <rire> Bastien. <rire> euh... au moins 4. Le mec qui se pleume d'en faire 3 excellent mais c'est lui qui prend 15 ans à tomber ouais, quand même. Ça va. Alors, ça va. bah Jurassic Park. Jurassic Park, c'est une bonne réponse. Ah, aussi, Rémi. Divergente Divergente ouais, Non, ouais. j'ai tenté. Ouais, ouais c'était pas con. Aude Va sacrer la tronçonneuse C'est une bonne réponse. Oh, joli Bastien Il y d'horreur, il y en a pas mal. Ça a dit, je crois. Je sais plus si ou pas. Ça a ou pas J'en sais rien, moi. Oh, tu veux que j'accède à cette Bah, saut. So. Déjà dit. Putain <rire> Audi 13 réponses. C'était la dernière dans la liste. Spider-Man. Pardon Spider-Man Déjà dit. Oh. Il y avait quand même Alvin et Alvin le... et les Chipmunks. Oh, putain. American Pie. American Pie. Ah, ouais, ouais, mais... de glace. Astérix et Obélix. Ah, Frec, de glace. Le... Euh... Non, on a le pas mentionné Atul les séries animées. Je serais qu'une des quatre. Mmh. Ouais. De, mmh. euh, Destination finale. Et Emmanuel aussi, non Emmanuel, non. <rire> lever le Islander. Beach babe de notre <rire> côté. de glace. La... Oh oui, la momie, le transporteur. Ah Il y a eu quatre momies Mad Max. Mon ouais, méchant. Madagascar. Mais ah. il soit impossible. Moi, putain. Oh, bah, oui. bon, pas, <rire> <actuellement>, <rire> Paralors, ah bah ouais. l'activité Pirates des Caraïbes. En une... Predator, ouais. Rambo. Après, le là, transporteur, il a eu Ouais, ai mais alors, attends, parce que Predator... Est là, non, il n'y a que 3, hein, je crois. Parce Alien, Predator, vs... Ah, oui, oui, oui. Après, ouais, je n'ai pas euh... le détail, mais... Ouais. Euh... A... Mais après, il y a eu celui avec euh, Schwarzenegger, tout seul, en Predator. et y celui qui vient de sortir là. Il y a eu un remake aussi avant. celui avec Adrien Brody, qui était génial. Je crois qu'il ah, y en a eu tout seul, en dehors d'Alien. Et après, peut-être Predator, dans la liste, il compté en tant qu'un pour Alien. T'as qu'il me dedans Non. Tu as Resident Evil, Robocop, Sexy Dance Tu avais des dessins, je t'avais euh, Non, Tous, euh, Transformers euh, oui. Vendredi 13, c'est une série de... Oui, de ah, oui. Et Winnie l'ourson aussi <rire> Voilà On a donc euh, 14 points pour haut 10 points pour Bastien, 5 points pour Rémi 4 points pour Vincent ouais, ouais. Deuxième liste <rire> Je vous, donne, je vous ah, demande de me citer, citer Un pays ayant été nominé pour l'Oscar Du meilleur film en langue oui. étrangère oui. Depuis 2000 Nommé, Nommé pardon un pays ayant oui. été nommé pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère depuis 2000, sauf la France, qui a été nommée huit fois et qui en a gagné... Zéro. Voilà. Et c'est à haute de commencer. De 2000, depuis 2000. L'Espagne. L'Espagne. Bonne réponse, de victor en deux nominations. C'est quoi ça Almodovar Hein C'est quoi qui a gagné Et Almodovar qui en a gagné au début de 2000. Je sais pas c'était quoi le film à l'époque... Peut-être tout sur ma mère non c c ouais. Bastien euh, L'Iran C'est une très bonne réponse Deux victoires en deux nominations aussi. Rémi Le Japon le japon C'est une bonne réponse, une victoire en deux nominations Vincent L'Allemagne Deux victoires en sept nominations Aude L'Italie C'est une bonne réponse, une victoire en deux nominations Bastien Euh... L'Angleterre, enfin les Royaume-Uni Royaume-Uni, euh, zéro victoire en une nomination C'était par un langage étrangère le... Non c'est un, un film étranger mais ouais voilà est Après est-ce que l'anglais c'est pas un peu différent De l'américain quand même si, si, C'était peut-être un galois Il y a un prix spécial <rire> <là>. <rire> Ouais si il y a pas de voyelles ça compte pas Voilà c'est ça euh, C'est à Rémy La Corée du Sud La Corée du Sud c'est une Mauvaise réponse. Quoi <rire> Quoi Attends allô. Je suis, je, suis je connais, suis connais beaucoup sur, hein, uh, quoi, Vincent, c'est mon insapérémi. Ouais, mais Oldboy c'est plus. la Turquie. La Turquie, c'est une mauvaise réponse. Belle belle remontée. Ah si. C'est trop de pression. Trop de pression. L'Australie. L'Australie, zéro victoire, une nomination. Bastien. Euh pose le oui. danemark danemark une victoire en six nominations ode la suède la suède 0 victoire en cinq nominations bastien les ou les... aux la pologne la pologne une victoire en trois nominations ah, ils s'en vont là il décolle <rire> Il va de, venir, mais... de quoi <rire> Le Capitaine, il va être content d'être venu. Ah, surtout que ma mère bagnole, a dû être embarquée déjà. Mais... <rire> il va rentrer dans la pied. Euh, la Belgique La Belgique, 0 victoire en 3 nominations. Bastien hum, Portugal Portugal, non Il reste trois réponses Tant qu'elles sont bonnes, tu marque un point. Et ben... La Chine La Chine, 0 victoire, 1 domination. Arrête, je regarde pas. On l'a dit Je vais le <rire> faire dire. ça. Hein. Le Mexique. Le Mexique, 0 victoire, 4 mémoignations. Ouais. Bonne réponse. Le et une Brésil, dernière. Et puis, euh, on va rester en Amérique le Brésil. Le Brésil, non. Ouais, je peux. La Tunisie et tout, il va y avoir des trucs. Il reste à Afrique, du Sud, Algérie, Argentine, Bosnie-Herzégovine. Cambodge, Canada, Chili, Colombie, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Inde. Une nomination seulement, Israël, <rire> Après, le reste, Jordanie, Kazakhstan, Liban, Mauritanie, Népal, Norvège, Palestine, Pays-Bas, Pérou, République <rire> République, <rire> Russie, Taïwan. Il ah, y en avait plein, vous n'avez pas les vols quand même. C'est un peu de truc, ouais. Pour vous enfoncer, vous avez quand chance. Et pas le Portugal, non. On passe donc à la dernière liste, avant la dernière liste au de 21 points. Bastien 14, Rémi 6, Vincent 5. Ouais, mais attends, on leur remet les fiches. Je le remontais. Et donc là, on va parler un peu de la personne qui a fait la préface du livre. Oh, Jean du Jardin. Bien, Bastien, ouais, c'est qui Je demande je demande de me citer un long-métrage dans lequel joue le Jean, le Jean du Jardin au cinéma, sauf The Artist. Un long-métrage Ouais, où il joue sauf The Artist. Dans la question sur Marc du Jardin en réunion. <rire> les préfaces qu'il a écrits à la place de son frère Je couper, ça Je <rire> jamais C'est Paul qui ah, Je pense que Paul va le couper du coup <rire> Avec Les bouquins se vendent quand même hein. <rire> <rire> <rire> Puis pas vous fâcher que vous gère là C'est surtout ça en fait Alors euh, c'est haut qui commence du coup Brice de Nice Brice de Nice c'est une bonne réponse tiens OSS oui, 117 Rio oui, oui, ne répond plus Bonne réponse Il n'y a plus qu'il y avait le clair de l'oeil aussi. Rémi. brise 2. Eh non, mauvaise réponse. Brise-Vernice, 3. Il n'y a pas de 2. Parce que le 2, il l'a cassé. <rire> Merde. Le 2, il l'a cassé. C'était une belle situation. Du Vincent, du coup. <rire> euh, OSS, 117. Euh... Le Cairn, il décide. Bonne réponse. Tu remontes sur Rémi, qui est éliminé. Donc, une bonne réponse, il est éliminé. C'est cette... <rire> une bonne <rire> euh, C'est à Aude Les petits mouchoirs Bonne réponse <rire> Bastien euh, Le retour du héros Le retour du héros C'est une bonne réponse Vincent J'en ai aucune idée <rire> C'est <rire> à dire que si 200 met en mail et qui a un tie break, ce serait un tail break sur cette liste. Voilà. c'est un futur. J'avais des listes qui décartent. Non, je sais pas. Non du coup, je te laisse réfléchir un peu pendant que il continue la liste. Au pas trop la filmographie du genre. Euh... Bon, je, de toute façon, je plante pour d'avance, donc je Ok. Bastia, il reste trois fort. réponses. C'est le bon jeu, ça. I feel good Bonne réponse. Ah mais oui. Les infidèles Les infidèles, c'est une bonne réponse aussi. Et euh... il n'y a pas qu'un Le truc où ils ont cherché des tableaux. Un à la hauteur Un homme à la hauteur, un de c'est un un ouais. une bonne réponse. Ouais, On a donc le tie-break entre lui. Rémi et Vincent qui ont chacun 6 ouais. points. Rémi. Oui. Bah, tu lui dis une réponse <rire> et... Si, en, en fait, s'il y en a un qui donne une bonne réponse et l'autre ne donne pas, bah, celui qui a donné la bonne réponse... Toujours ah, tu... sur, sur la même liste les réponses qu'on ont déjà été données ne compte plus, bien sûr. Ah Tu veux pas, là C'est pas un peu zéro. C'est juste un dérivoire, en fait. Ah oui, non d'accord. des nouveaux films. Voilà, qu'ils <rire> ont pas réussi à trouver il y a 30 jours des glyques comment ça. Elle est complètement. On peut dire longtemps sinon. Voilà. <coughs> ouais. Mais pas rentré Non, je crois que Ouais. <rire> ouais, bon, le premier qu'on trouvera un gagne non. <rire> <rire> bon. <rire> <rire> ah, moi j'en sais rien, moi vraiment aucune idée. Ça on t'entend. Si je dis le casting avec qui je le scénario, c'est le budget, vas-y du coup. Non. Ah bah OK. Ben ça va durer longtemps oui <rire> ratatouille <rire> <rire> allez il fait pas la voix <rire> dedans si non je crois pas t'as pas. Pas. pas une idée où... ou <coughs> il y a Lucky Et Luke chasseur d'œuvres d'art c'est pas comme ça que ça s'appelle chasseur ou... de d'art ah le fun ah, oui. avec Georges Clooney mmh. ouais à on va dire non, non j'arrive pas à de, euh, le titre euh... Lucky, Lucky Luke les qui joue dedans. Ah <rire> ah oui. oui. ah oui. oui. oui. C'est ah oui. ah oui. donc Vincent qui se qualifie. Ouais. Il y avait aussi 9 points ferme 99 francs. Euh, assis ah si oui, j'étais riche, francs. Brice 3, parce que du coup vous avez rigolé dessus, mais vous l'avez pas dit. <rire> <C 'est> <rire> <rire> Cash, euh, entre autres, Elfone, euh, la French. Elfone, merde. Euh, le bruit des glaçons, le convoyeur, le loup Wall Street, les clés de bagnole, les Dalton, Mariage Mobius, euh, Oui, Mariage, un balcon sur la mer, un plus une, voilà. fait... un homme et son chien, ah voilà. Donc ça fait... Un homme et son chien. Un homme et son chien, pas je me sens chien. Ah, je pensais que c'était un homme sans son chien. Ah, ça change assez. C'est un film sur un aveugle qui perd son chien et il lui arrive plein de merde. Autre 23 points, merci pour cette vanne. Bastien 19, Vincent donc 6 et Rémi 6, mais c'est Vincent qui -ce qu a écrit au break Un dernier mot Rémi sur cette euh, brève participation de l'histoire C'était long un peu. Bon. Merci. <rire> <rire> Tiens, bonjour, sa petite tartine on passe prête, donc les comptes sont remis zéro et on passe ah, ouais, as mis, on les comptes sont remis zéro et on passe donc ah, <rire> te au oh, milieu celui oh, là <rire> le milieu trois catégories qui présente un lieu un moment et un autre truc dont le thème commence tout par en E et C'est là qu'on est qu repassés à zéro et que ça ne servait à rien d'avoir plein de points avant, c'est Si, parce ça. que tu as choisi tes avant les autres. 5 oui. questions chacun, un point par bonne réponse. Aude, quand tu mets plus de points sur <coughs> les deux premières manches, tu me dis un lieu, un moment ou un autre truc. Eh bien, en Paris, en 1992, avec une banane. Merci, <rire> tu es en finale, bravo C'est <coughs> euh, Un moment. Ok. En préparant un rôle... Et on arrive à la question co. Oh, non. Non. La question in. La question coquine. Tu dois faire... Un... -da -da -da -da. La fi... Attends, y On arrive à la question co, la question in. La question coquine. Merci, Aude. Aude, pour quel film Jamie Dornan s'est-il préparé à jouer le rôle principal en visitant un donjon BDSM à Vancouver À 50 euh... degrés. Bonne réponse. À Bourg-Palette <rire> Non, enfin un bon. À Bourg-Palette À Bourg-Palette. <rire> Bonjour, professeur Chen. <rire> à quoi servent ces boules, les Pokéballs dans la bouche Ce ne sont pas des Pokéballs. <rire> les pokéball de geisha <rire> C'est intéressant, c'est Onyx, mais il est bizarre. <rire> Aude, lors du tournage de quel film l'actrice... Tipeee Edren se faisait-elle lancer des oiseaux vivants au visage par des machinistes afin de la préparer à une scène devenue culte depuis Eh ben les oiseaux ben, La réponse, euh... la réponse la ouais, Mais l'anecdote était tellement cool que je voulais la mettre. C'est-à-dire que ça la prévenir il le balançait des oiseaux vivants sur la gueule. C'était des poules ou des autruches ou... Euh, Je sais pas. Des corbeaux non dans le film, c'est des corbeaux C'est corbeaux, ouais. des corneilles. Des... Ce sera plus réglé avec et des, des je... poules. <rire> Aude, pour quel rôle l'acteur James McAvoy s'est-il rasé la tête pour mieux coller à son personnage dans le film X-Men, le commencement, sans savoir qu'il devait en fait apparaître avec des cheveux dans Sprick Whale Pour quel rôle hmm. Le professeur Xavier. Bonne réponse. T'as son prénom Tiens, parce on Charles. Euh, du coup, il a dû porter des... Non, des perruques Des implants Des implants, merci. Oui il est, <rire> ouais, il est très con ouais. Il a gros, il a fait oh, trop bien, je vais raser la tête en fait. Pour faire quel acteur a disparu pendant 6 mois avant le tournage du dernier des Mohicans pour vivre à l'état sauvage afin de, de préparer de se préparer à son rôle. <rire> <à quatre> c'est <rire> <rire> euh, euh, euh, Kevin Costner Non. Daniel Daniel Delewis. Ah, mais oui, c'est lui qui fait des immersions je l'ai pas vu. Et enfin, euh, Aude Pour quel film sorti en 1991 Scott Glenn a-t-il regardé des cassettes saisies par la police où des gens étaient torturés et tués afin de se préparer de préparer son rôle de Jack Crawford? C'est dans Les Agneaux. C'est une bonne réponse. Le silence des agneaux. Quel acteur tu es Scott Glenn. Ah, c'est le directeur de la prison, certainement. Je veux dire oui, moi je je peut-être le berger, tu vois. Qu'est-ce que ça Euh, <rire> secours, Bastien Un livre ou un autre truc Un autre truc En se faisant un paquet de pognon oh oh oui. Le film livre de la Cuisine Cine Club Sandwich <rire> <Bonne réponse. rire> Bastien Quel film sorti en 2014 a été le plus lucratif Réalisé par Xavier Dolan Xavier Dolan mmh. En 2014 Mamie mmh. Bastien Quel film sorti en 2009 a été le plus lucratif réalisé par James Cameron En 2009, mmh. Avatar. Ouais. Maintenant, on est gentil, on a les années, si ça va hein. <rire> Bastien, quel film sort euh, quel film a été le plus lucratif réalisé par Robert Zemeckis Ah, euh, Retour vers le futur. Là. <rire> si tu vas regarder. Games, rien, games, vie, euh... Très bonne fille dans le film, je la conseille <rire> dans le livre. <rire> Euh, Bastien, quel film a été le plus lucratif réalisé par Steven Spielberg oh, c est, c est, Comment tu veux savoir parce il, y a, il y a des films récents qui l'aventent. Les... Ouais. Euh, euh, Jurassic Park ben, on pense. Oui. Et enfin Bastien. Mm. Bastien, là, je te donne l'année. Que quel film sorti en 2015 a été le plus lucratif réalisé par Pierre Coffin Un français. En 2015 mmh. Jean-Pierre Coffin. Oh C'est de la merde en 2015, Pierre Coffin, ça ne me dirait rien du tout euh... Ça bien, Ah oui, super c est, c est, Je suis sûr sûr vie, vie. que c'est une connerie, c'est celle qu'il a fait, ou un truc comme ça, En tout cas, non, non, c'est un, un succès mondial, ça a été. En 2015, un succès mondial Un français <rire> C'est dans les autres phrases Ah oui, c'est moi moi et Méchants Non, les mignons, c'est dommage Oh putain <rire> euh... Ah, le scandale ah, En le scandale, c'est que Rewon dit, euh, c'est peut-être un film d'animation. Ouais, Vincent Letrez donc, un lieu... Oh oui, mais en fait, j'ai fait deux mots. Je vais prendre un dit, lieu, donc. Très bonne réponse. <rire> en tournage. Dans quel film voit-on les mains de James Cameron lorsque Jack dessine le portrait de Rose, le, le réalisateur étant un très bon dessinateur euh, oh, Je pense que c'est Titanic. Mais c'est la musique qui m'a mis sur la voix, parce que c'est... <rire> Je le fais des fois, on y un peu le soir comme ça, cette, cette, au, au, au milieu de la ça nuit, nuit à 3h du matin. Ça donne envie de se prendre un iceberg. <rire> il y a des glaces dans le frigo. Sur le <rire> Je mets ta tête dans frigo pour me mettre dans le rouleau. Quel acteur a échappé à la mort par décapitation sur le tournage du dernier oh, samouraï car, car le cheval robotisé sur lequel il se trouvait n'est pas parti en arrière comme prévu pour lui faire éviter un coup de sabre. <rire> Tom Cruise. <coughs> ah oui, Tom Cruise On est passé à ça du drame C'est un petit On le coupe pour ne pas le vexer Tom Cruise On s'en fout Pardon. On le coupe aussi que t'as dit qu'il était petit pour ne pas le vexer Tom Cruise où... <rire> Parce que c'est un de tes auditeurs Oui oh. Des bah, Je vais le faire jo en anglais pour lui Hi Tom, hi, hi, Tom. Wow. Un... Euh, Quel acteur a tenté de s'introduire dans l'arrière-plan d'une scène de Breaking Bad vêtu en Nick Fury la série est en tournage dans le studio d'en face où il, où il tournait, lui, Avengers. cest à il tournait Avengers. Dans le studio d'en face, il y a Breaking Bad. Et en tenue de Nick Fury, il a voulu euh, aller dans l'arrière-plan, comme ça, sans rien dire à personne. Et et tu me, me demande le aussi. nom de l'acteur qui oui. joue Nick Fury, en fait. exactement. Je <rire> sais pas. <rire> voilà. <rire> On a pu aller plus vite comme ça. C'est oui, ouais. le Jackson. C'est amouré, euh, Question ambiance Vincent, dans quelle ville Marie Trintignant tournait-elle pour un biopic de Colette oui, oui. lorsqu'elle a été tuée par Bertrand Cantat Ah merde. Enfin, par un radiateur. Ah, <rire> avec les bouts de l'activation. Venus, Venus réponse. Ça fait donc trois points. Et une dernière et là, question. Miné, non, oui, c'est encore là en presque fin. Ah, merde. Pour quel fait basé sur des rumeurs quant au tournage... Pour quel fait basé sur des rumeurs quant au tournage de son film d'horreur cannibal Holocaust Roger Deodato a dû s'expliquer devant des juges à la sortie du film. Il était accusé de quelque chose par rapport à ce film. Il s'appelait Cannibale Holocauste. Euh, que les il y a vraiment eu du cannibalisme dans le film. Du vrai cannibalisme. C'est pas exactement ça, mais... Ça, ça, il a vraiment tué des juifs. Ouais, ouais. ouais. voilà, c'est pas des juifs, c'est... Ah quoi, bon, bon c'est pas un loco, c'est ça. Mais en tout, tout cas, clair, il a dû, dû, dû s'expliquer en prouvant... Que c'était un film, en fait. Que c'était un film et que les acteurs n'ont pas vraiment été tués sur ton oeuvre. Voilà, mais je te donne le point, ça te fait 4. Ah bah voilà, c'est... Mais non, il y a là presque quoi Ah oui Lui <rire> se chill au bout de ça. Non non, pas du tout, je suis à fond mais je, je suis sur tableau, c'est pas que euh... euh, ça fait donc quatre points. Oh non, en fait. Ça fait donc quatre points pour Vincent et quatre points pour Rode et trois points pour Bastien. On passe à la presque fin. C'est la mouette à la flotte ça serait coupé par exemple vu qu'ils ont sursauté dans la pièce je pense que et moi je dirais que le culot et bah t'as pas l'air malheureux y'a pas de flûte dans le livre je tiens à le préciser c'est pas au faire avec trois catégories homophones cinq questions chacun et un point par bonne réponse les thèmes c'est première, première et première et c'est Aude qui commence et moi je prends la première oh bien joué Oh, il faut pas. Mais, non, mais la la filmée, voilà. Oui, mais merci, j'ai compris. Quel film réalisé par Danny Boon a réalisé la meilleure première semaine de l'histoire du cinéma en France avec plus de 4 millions d'entrées Ah bien vu chez Légistic. Bonne réponse, bien vu chez Légistic. dans quel film Pixar Hein C'était pas les douaniers. <rire> les, douaniers. Oui, les douaniers les douaniers. Comment ça fait Les douaniers Non, ça s'appelle pas les douaniers. Si. Non. rien ah, à les carré. Voilà. Euh, Aude, dans quel film Pixar sorti en 2012, voit-on pour la première fois une femme en personnage principal euh, Le truc avec les bonhommes qui sont dans le cerveau, là. Comment ça s'appelle Ah putain, j'ai pas le nom. Euh... Là, je crois que même le Sarah... Isabelle et... a les yeux bleus Ils l'ont entendu, mais... <rire> mais c'est Versa ouais. Non, non c'est rebel Ah mais oui, il y avait Rebelle. 2012, c'était... Le épisode. Ouais, bon, il était tellement nul en même temps, ils auraient même fait pas nul. On va prendre. J'aime bien Mais non, le était pas nul, j'aime bien. Non, il était pas terrible mais c'était pas <rire> nul. Et euh, Mulan, alors De Pixar, j'ai dit. c'est quand je les films. Elle est ronde sur l'affiche, non, ouais. ouais. ouais. non Ouais. Bah, même dans Elle a la cage d'ailleurs, se souvient. La C'est une ah bon. écossaise. Je parce que Paul il m'a toujours ouais, public il le mec qui fait sa vidéo mais... On vous dérange ou... on, peut, on peut lui dire des trucs il nous juste à l'édition de... Tu as dit qu'on fait moi quoi tu, on peut lui dire des trucs qu'on de qu entend juste à l'édition Voilà, ne pas être une caisse cool Tu ressemble que totalement ment religieux Paul Quel film sorti en 95 Ode et le premier à avoir pour rôle principal un personnage en image de synthèse en l'occurrence un fantôme Casper. Bon bon, Aude, quel film de Walt Disney sorti en 1937 est le premier dessin animé de long, en long métrage Blanche-Neige. Bonne réponse. Yeah. Et Aude, quelle est la particularité du film Becky Sharp sorti en 1935 C'est le premier film aux couleurs. Oh là là là là là là, là, là. 8 points. Bravo, je ouais, peux ouais. déjà te dire que tu es en finale quoi qu'il arrive. Wouhou, pour aller perdre Bastien, première ou première euh, Troisième. <rire> Bastien, dans quel film la première scène montre-t-elle Marc Zuckerberg se faire larguer dans un bar Ce le chou les étoiles. Très bonne réponse. Bastien, dans quel film la première scène montre-t-elle Ryan Gosling conduire sur une musique de Kavinsky Drive. Bastien, dans quel film la première scène montre-t-elle des singes découvrir l'outil et devenir des hommes en se en transformant celui-ci en arme 2001, le lycée de l'espace. Bastien, dans et quel film la première scène, longue de 20 minutes, montre-t-elle une reconstitution historique du débarquement de Normandie Il faut sauver le solde <rire> d'Arianne. Et enfin Bastien, dans quel film la première scène montre-t-elle deux de vitre qui s'amuse à cracher sur les passants depuis leur nacelle Il n'y pas rien de faire. Bonne réponse, il <ça> n'y a toujours pas rien de faire. Les grands chefs <applaudissements> les La on peut, lancer, on peut lancer des appels à l'aide aussi dans le... Oui, mais y pourquoi Sortez-moi de là <rire> <rire> Toi par contre t'as une balade, t'es pas obligé hein, hein Au secours T'es par contre. Euh Vincent c'est simple, il te faut un grand chelem sinon tu as pas en finale. D'accord. Ça va être dur de Bon, oh. oui. Si. non. Quel oui. média est paru pour la première fois avec comme ce titre le magazine couleur du cinéma Hein Quel, <rire> quel <rire> média Je comprends pas la question. Quel média est quel média est paru pour la première fois avec comme ce titre le magazine couleur du cinéma un magazine Oui. Tu me demandes un magazine C'est pas son nom, quoi. Ciné club sort du... Pfff, c'est rien, non Ouais, ça va, dit un truc à ça. Les cahiers du cinéma C'est première, le thème. Ah, première, du coup. Première Bien tenté, non. Dans de quelle décennie le magazine première a-t-il été fondé merde, oh c'est vache Ah oh, bah tu dois avoir putain 60 70 <rire> Ah c'est ragnant Bon du coup c'est raté pour le branche <rire> Si je peux faire le grand chelais <rire> Quel est le rythme de publication, <rire> publication du magazine Et... Première euh, C'est un, un bimestriel C'est un bimestriel Non mais je suis sur le grand chelème enfin, oui, bon <rire> En 1997, quel magazine concurrent Est lancé à un prix très bas et était accompagné D'un CD-ROM Deuxième Mettant ainsi... <rire> Mettant ainsi à mal les ventes de première Allez je te donne celui-là <rire> Je t'ai signé live Et enfin Un CD-ROM interactif un C'est CD une référence okay. <rire> Le mec c'est une référence T'as pas vu Jurassic Park espèce de merde Pour, ah oui. quel, voilà, pour quel rôle Sylvia Christelle, en une du premier numéro de première, est-elle principalement connue Alors je dirais Emmanuel. Ah toi ça tu le sais ça okay, okay. C'est la première femme que tu as vue à l'époque. Et alors, Rewen demande si c'est la première femme que tu as vue à l'époque. Je ne crois pas. Il y a sa mère avant quand même. T'en es sortie quoi. C'est peut-être bien Sylvia Christelle. Euh, non mais tu sais... Ça fait donc 6 euh, points pour Vincent, 8 points pour Bastien qui est parti chier, et 8 points pour Aude. Vincent, un dernier mot Au revoir. Bah, ça fait deux, mais bravo. Merci. Euh, on remet les compteurs à zéro et on passe à la fin. Alors, comme il n'est pas là, là, je vais gagner. Voilà. Aude, comme il est pas là, tu as le droit de choisir Rapidité. <rire> C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. <rire> et et s'il si n'est pas là, après il venir revenir sans qu'il a dû choisir un numéro. Mais... Donc, je vais... voilà Ça va vous sinon Tu as vu que tu as cassé toi aussi. Hein. Hein je viens me casser, moi, ça arrive. Oui, mais c'est toi qui as initié de de truc ouais. Le petit enfin, il est où il est roux ici. Je suis à côté hein. <rire> mais arrête, tout ça m'a un choc char, un charcle avec ta ta de 50 centimes là. Sacadette. Ouais, oh, tu as pris la dernière tomate Ouais. <rire> tellement ah oui, alors, tellement, tellement d'espièglerie si dans. Il y a des petites carottes. Eh, hey, tu veux goûter la mienne Non c'est un peu trash, ça. Trash et inutile. T'es prêt pour la finale, Bastien Ah, parce que je suis en finale mm -hmm. Ben oui. Ben je sais pas, il y avait... Euh... Non, mais il y a des questions putes. Ah, c'est vrai Ben non, euh, oh, le, si. nom, le nom d'un magazine, le thème, c'était première... Euh... Ouais, mais... La décédie a été fabriquée pour... Quelle décédie, on avait le deuxième... C'est une thème pute. <rire> Alors celui-ci, que, euh, 10 questions, donc la fin, qui vont de 0 à 9. Quoi, rapport avec le chiffre qui la concerne, une bonne réponse, un point. Le premier à trois points à gagner. Aude, comme tu as marqué plus de points sur toutes les émissions, tu choisis « Rapidité » au « Chagas son tour ». Non, « Chagas son tour ». Il n'y a pas de bien. jingle. sur si, l'a déjà, déjà fait. fait. On peut le refaire si Moi, Je voudrais qu'on fasse un jingle. Mais à la flûte. <rire> <rire> euh, Aude, un chiffre entre 0 et 9. <coughs> <coughs> mm, mm, 0. Aude, quel héros Marvel, dont un film sur lui est sorti en 2018, est originaire du… De quoi du Wakanda. Du Wakanda, exactement, un pays n'existe pas. Bonne réponse quel rapport est zéro Le P n'existe pas. Elle <rire> est nulle. En fait. okay. euh, Bastien, chiffre entre entre 1 et 9 du coup. Bah, 1. Bastien, quel satellite trouve-t-on dans le titre d'un film réalisé par georges Méliès, sorti en 1902 et considéré comme le premier film de science-fiction Euh... Le nom d'un satellite mmh. ah. Merde. Ah. C'est ça Oh, je m'en rappelle plus euh Putain, les mecs sont tous en train de souplier oh. Je m'en rappelle plus. Moi, elle est tout sauf toi, je crois. Ouais, la, la lune. La lune, 9 euh, 2 Quel Neuf. cinéaste Pardon. <rire> Quel acteur a réalisé le film 9 mois ferme 4h avant de sortir Au revoir là où Le pantel. C'est une bonne réponse. Eh ben, je me suis bien parti pour pas de la deuxième finale. Mon <rire> petit clairement, -bon, toi. Hein euh, Bastien. Oui. Un chiffre entre 2 ah oui. et 8. Ah oui, ben, 8. Quel film sorti en 2005 et le 8e mon métrage réalisé par Quentin Tarantino et a pour décor une ville de vice et de péché Une ville De vice et de péché. En sorti en quelle année En 2005. Une ville de vice et de péché de Tarantino Merde. Qu'est-ce qu'il Tu fais peur Ah ouais. Je, ah, bah, je crois que, que, que je l'ai. Ah, je l'ai. Mmh ah oui, d'accord. Oui. Réalisé par Tarantino oh, C'est hyper clair avec euh, moi. Peut-être, hein Je vais l'apprécier. C'est bizarre, mais... C'est peut-être une scène de Tarantino dans ce film Donc... City, c'est pas lui, hein Ouais. Alors, c'est peut-être une scène dans son 8ème <rire> film. Mais <pilaire>, oui. <rire> <C 'est ça. rire> je te donne le point, Bastien. C'est City. <rire> J'ai confondu filmographie, acteur et réalisateur. Ouais, bon. C'est pas grave, ça, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. C est c est City. Oui, d'accord. Sinon, il ne pas réalisé. Je le trouve assez bizarre aussi, que j'ai écrit. C'est, c'est, c'est. Qu'est-ce qu'il a réalisé bah, chez, euh, Son C'est je <rire> le Rodrigue, premier génie. C'est le premier génie. C'est Rodriguez. Ouais, Rodriguez. C'est son nom de ménage, quoi. Rodriguez. Où, de toi Trois. Trois. Tu le fais bien. Pourquoi les enfants sont Pourquoi les enfants sont-ils responsables du fait que les films sortent le mercredi, troisième jour de la semaine, en France Parce que c'est le jour où ils vont pas à l'école Non, c'est quoi le jour où ils vont pas à l'école C'est le mercredi. Non, c'est parce qu'avant, ils n'avaient pas l'école le jeudi, du coup, c'était le seul soir où ils pouvaient aller au cinéma. Euh, Bastien, pour la remontée, le mec qui ouais, sur Instagram, pas. il en a... Non, non, pas du tout, en plus, j'étais en train de remettre mon téléphone à l'avion. Donc tu sors un peu C'est tout bien à la fin. Non, non, mais je, parce que quand j'ai été aux toilettes, ai je n'ai rien dit. être moins un peu. Bastien Oui. Un chiffre entre <rire> Il reste 2, 4, 5, 6, 7. Bah, 7. Quel film japonais a obtenu un lion d'argent à la Mostra de Venise en 1954 Les 7, c'est oui. Bonne réponse. haute ouais. pour la victoire 0. Tu l'as déjà dit. 0. 2, 4, 5, 6... Le groupe de musique composé de quatre personnes a cherché à adapter le Seigneur des Anneaux au milieu le Seigneur des Anneaux au milieu de 19, des années 1960, alors qu'ils étaient au sommet de leur gloire. Les Beatles. Eh oui. Lennon devait faire Gollum, McCartney devait faire Frodon, Ringo Starr devait <rire> <Starr rire> faire Sam Sagas et George Harrison devait faire Gandalf. Oh. Et ça a été refusé par euh, Tolkien. C'est donc une victoire d'aude. Et... Bravo. C'est oui. ça. donc les Francis. Merde, j'avais oublié <rire> Bastien, un dernier mot pour cette deuxième défaite en finale Tu pourrais encore ne pas le choisir pour aller finale C'est vrai, euh, non mais euh, bien jouer Aude Aude, voilà. oh. oh, du coup tu commences avec plus 2 de en finale voilà. Comme Sarah oh, oh, oh. Oh. Power. Et tu as le droit de choisir entre Rémi, Vincent et Bastien qui va en finale avec toi euh, bah, Je vais prendre Alix parce qu'il n'y en a aucun qui veut venir <rire> euh. <rires> <rire> <rire> penses, Ça veut pas participer non plus, merde Bastien <rire> Bon bah <rire> Ah si je vais le prendre Bastien C'est plus hey, qu'il est Il est heureux Riel Mets le revanche sur la liste Qui gagne Ce serait beau que j'aille Pile en finale <rire> Mais ça n'arrivera pas mais bon. On peut refaire revenir Paul Sinon <rire> oh, Tu peux faire revenir Paul aussi Si tu veux Tu fais ce que tu veux Mais bon, Bastia un peu vexé. Ça. Non, non, non. <rire> non, tu fais ce que tu veux. <rire> on se retrouve pas. dans 10 jours. Euh, en attendant, retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, podcast, tout ça. <rire> tout le monde casse de toute façon. Euh, Paul, tu viens <rire> <dis -as, tu rire> avec moi pour <rire> un truc de fin Parce que personne ne le fait à Paris, Je tout seul. <rire> non, non, t'es là. <rire> Alors, on se retrouve dans 10 jours pour la grande la finale. Cinectub Sandwich. En attendant, garder la pêche. Et ne vayez pas le doigt.